t a n t donné que mes propos des dernières semaines en début d'émission à l'égard de Sinistros n'étaient pas très élogieux, je vais me reprendre cette semaine et faire certains correctifs de mon appréciation envers cet assistant de bas étage. Cher Sinistros, ayant affirmé que je me portais beaucoup mieux sans avoir à te supporter, toi et tes choix musicaux, tes arguments ridicules et toutes tes autres stupidités, espèce de créature bizarroïde, c'est maintenant que moi, le Dr. Payne Pandragon, je me rétracterai. Sinistros, je me suis trompé sur toute la ligne en ce qui te concerne. Tu n'es pas emmerdant, tes choix musicaux ne sont pas pénibles, tes arguments ne sont pas déplacés, et ton attitude n'est pas non plus irritante, non rien de tout cela. En fait, c'est cent fois plus exécrable. C'est tout ce que je peux réunir dans un seul ensemble et me plaire à le maudire pour des siècles et des siècles tout en espérant que cette malédiction soit aussi intense que ta seule présence. Que la peste soit de toi. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, tout ce qu'il y a de plus hypocrite, et son assistant qui ne soupçonne pas que l'escalpel de son maître est déjà planté dans sa nuque. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Bandragon said so. Go.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 C'est fou, c'est fou, c'est comme un rosé sur Nasda. a t r e v i n g t n e u f un, un, un, un, un, u a un, un, un, un, u un, un, un, un, un, un, u La bienvenue e n cette nouvelle édition des a n i m a t i o n s en ce 4 mai de l'an de disgrâce 2010. I am Dr. Pendragon. a n Il n'est pas l'ombre de lui-même ce soir, mais c'est sinistre. Seigneur, t avais tenté de m'envoyer un en enfer pour les deux dernières semaines, puis ils n'ont même pas réussi à me garder encore. Je pense <rire> que tu as reçu encore un autre email. hein? Non, cette fois-ci, j'ai reçu un message dans un couteau chauffé à blanc en pleine poire. q u e Si je te disais la dernière fois, le clown, renvoie-moi, suis... l e s p a u l e Ah, c'était pas, j'avais compris, renvoie-moi. Mais c'est ce que je l'ai pas, j'avais pas compris. Ah! Mais je suis une tête dure de nature,、oui. pour ce qui m'en reste,、oui. je dois dire.、Et、mais c'était très plaisant n o n p è r e c'était ce... très drôle. Moi, en fait, je me suis bidonné.、Euh, J'imagine, puis、euh, c'est bien un peu cher à payer pour avoir eu l'épaule pendant deux semaines. Non, ben c'est clair. <rire> Là-bas, i l c r o y a i t même pas à ça. Ben l à b a Il se perd en personne. Il dit, gars, je te donne ma photo pis ta pochette pis il garde. Putain, criston. C'est ta photo dans ma <rire> chambre. Photograph. <rire> <rire> <rire> ok, c'est correct. Ah, ça、si、<rire> va être tourné, ça sera pas long, hein. Nommé, comment vas-tu à part ça? La panthé, tu fais chaud au fil derrière. Ils n'ont même pas réussi. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas payé leur compte de gaz. Ah, voilà. C'est pour、mmh. ça qu'ils faisaient. t e m p é r e r Oui, mais c'était pas si chaud. Effectivement.、Ça. Mais bon. Ceci étant dit, ce soir, c'est une soirée qui est tout à fait particulière à Sinistros. Oui. Ben, parce que t'es là. <rire> On vient d'entendre la formation l i m e of God et la pièce pathétique que l'on retrouve sur l'album. Pathétique, ça, c'est toi, ça, pathétique. Tout à fait. Qui se ressemble, ça s s e m b l e e s p è c e de cruche. <rire> c'est tirée de tiré l'album、euh, qui, en fait, c'est un gros mot, sacrament. Ouais, t'es pathétique, sacrament. Sacrament. C'est un album qui est paru en 2006 sur l'étiquette Epic. C'est, Moi, selon moi, avec.、Euh, Je dirais. Non, C'est vrai que. As the Ashes Burn. As the Palaces As the Palaces Burn. Burn, Burn、ouais, C'était bien ça.、Ouais. J'aime beaucoup ça. Même qu'il y a New American Gospel aussi. Je le、même. connais moins celui-là. Ça, c'est le premier. Ça,、euh, avec la tombe Black Label, ça ça,、ah. ça, fesse, ça ça fesse dans la mitaine. Mais ce、hein? que j'aime de eux autres, c'est qu'ils ont, ont pris un t o u r n a n t un petit peu plus métal qu'Hardcore. e Donc, c'est plus. o u i mais ça n'a jamais vraiment été, h、euh, a r d c o r e entre les guillemets, là, ramassé de 25 ans, ben, plus, c è n e s non plus. Ben, c'était, c'était <rire> hardcore entre parenthèses. Juste auparavant, Creator et la pièce War Curse, ce que l'on retrouve sur la dernière parution, h a r d s of Chaos 2009, SPV. Metallica, c'est rare, mais bon, ça m'arrive de, ça m'arrive d'en aimer. Surtout si non, ils non, sont tirés moins, des、oui. trois premiers albums. C'est ça, c'est ça. On doit bon, le moi, dire mis, à tous t e les fois.、Oui, s e trois premiers albums.、Ouais. La pièce étant Fight Fire with Fire, pièce d'ouverture du très bon album Ride the Lightning, qui est paru lui en 1984 sur l'étiquette e l e k t r a Exodus, c'est une pièce qui, Toxic Worlds, une pièce qui donne absolument le goût de partir un méchant moshpit. Ben, une, une, valse toxique. Et voilà. Et surtout avec ce qu'il dit à l'intérieur, là.、Mm -hmm. C'est,、uh, Slam, il y a, u h Neighbors Against the Wall, des trucs comme ça. Bon. Bien, bref, Toxic Worlds, qui est tiré de l'album Fabulous Disaster, qui est paru en 1989, qui est reparu sur Century Media. Et nous avons ouvert avec Motorhead et la pièce Run Around Man qui est tirée d e de la dernière parution encore de cette formation britannique. L'homme étant Motorizer qui est paru en 2008. Sur SPV également,、euh, label que l'on connaît comme étant maintenant plus une ombre qu'autre chose. C'est ombrageux. C'est ombragé aussi. Oh. Un sinistrose. Oui. Il y a des spectacles qui sont à notre porte. Pas des pestas. e Oui, il y a notre porte là, donc on va l'ouvrir. <rire> toc, toc, toc. Il a s p e c t a c l é dans la porte. <rire> Samedi 1er mai, c'est déjà fini. C'était quoi? C'était Les Écorchés, Urban Aliens et s o n s of s e、hey, v r e s Qu'est-ce que tu veux? Mais vendredi le 21 mai, toujours au même endroit, au Café et le Stage, t r o i s v i e m Metal présente Reanimator. Ça, c'est un bon petit show live. Fait... Reanimator? Ah, live, c'est vraiment bon. C'est un bon band trash. Ben, moi, j'ai entendu une tune. OK. Musicalement parlant, j'ai rien à dire. Vocalement parlant, <coughs> ben, sans commentaire. On s'entend que. Oui, Oui, oui, ouais, oui, mais... oui, oui. Chris, arrête, là. Mais, non, la, mais... live, fait, tu l'oublies, ça fait la job. Peut-être. C'est très, très mouvementé sur le stage. Ça se peut. Ben, écoute, on s'entend que. Oui! Sur l e stage du.、Euh, du stage, justement. <rire> le stage du stage, c'est le plus compacté. Ben、là? oui, s u le stage du stage, tu es éternu, puis. <rire>、ouais. Qu'est-ce qui vient de faire? Ça bouge. Hey, ça bouge. Donc, Randy Mentor, en compagnie de Anne d i s n e y Blackwater Pollution et Uriel. C'est vendredi le 21 mai. Les portes ouvriront à 19h. Le spectacle débutera à 20h. C'est 10$ et c'est pour tous. C'est pas mal, ça. Hein? C'est f i n i là? Terminé, ne plus. Terminé. No more spectacle. Non.、Uh, no more, comment tu dis ça? Spectacle. Spectacle. <rire> non, no more spectacle. <rire> voilà, c'est bien. <rire> Sinistros,、euh, 21h35, q u est-ce que tu dirais de continuer avec tes choix? Varbringer. Var Varbringer. Varbringer avec、euh, la chansonnette.、Euh, <laughs> abandonné par le temps, abandonné par le temps, tiré de Waking into Nightmare de 2009. Abandonné par le temps, <laughs> je suis pas loin de parler de temps, tout, tout, tout, tout. On peut y aller. <laughs> oui, on pense qu'on est tous bien.、Oui. <laughs> Warringer, b go!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 89話 <回 S 2> La seule radio musicale!You're supposed to be afraid.Beh, oui!C'est ton enterrement, crétin!Hah!T'es s é u x h Je suis en train de t'enterrer vivant.、Là. Ben, si c'est mon enterrement, je suis pas censé avoir peur parce que je suis déjà mouru. Non, parce que je viens de te dire que c'est un enterrement vivant. Ah.、Oh. Ce qui veut dire que théoriquement, si t'as pas peur, ben, t'es encore plus inconscient que je l'aurais、oh, cru. Ouais, ben, si e suis capable de faire comme dans Kill Bill. Ah ah ah ça, Si t'es capable de faire comme dans Kill Bill, j'ai peut-être intérêt de déménager. Mais aux maisons plus épaisse, oui, de temps. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être <rire> prendre la chance de mettre un petit peu de béton aussi. ah ah ah. 2 2 h e e une u minute r s plus tôt, et、euh, notre c h è r e marionnette de Gregor ici là, va, nous faire, chose. Va, va nous énumérer ce qu'il nous a、euh, fait. On vient d'en voir. Juste avant la, la pause super commerciale, on a entendu、euh, Hi, g h le ban h e v y metal de Abbott de Immortal. Très、avec、bon. la pièce. Oh, moi j'aime bien ça, aussi, mais、oui, c'est pas,、bon. pas grim. C'est pour ça qu'on aime ça, nous autres. <rire> ça doit être ça. C'est pour ça. Avec la pièce Mountains, tirée de l'album Between Two Worlds, paru en 2006 sur Nuclear Blast Records. On a eu o b t e n e b r i s formation de Québec,、euh, avec la pièce Dust of Time, tirée de l'album n é p o n y m e Dust of Time, tirée en、euh, 2009. Ça aussi, c'est bon. Oui,、oh, c'est excellent.、Puis、ils sont très sympathiques. Ils o n l r é u i c i à un moment donné.、Oui, ils étaient vraiment cool. Très bon cas. d u x i l m e formation, Nicolettaine. Nicolette, c'est encore au Québec. Est-ce que j ça h e Ils n'ont pas sur l e bord de vous séparer? C'est juste le bord, bord du pont,、ça. Nicolette a séparé. Oui, vous n'avez pas demandé une séparation du reste de la région mauricienne? Ben, oui, il arrive sud, ça arrive sud, c'est le centre du Québec, on n'est pas en Mauricie, là. Arrive sud? Ben, voyons, d o n c a u t c'est pas en Mauricie, l'autre bord? Non, centre du Québec. p u i centre du Québec, ça vient jusqu'au bord du f l e u v e l'autre bord? Oui, jusqu'à aller sur ton nez. C'est-tu vrai? Oui, nous autres, là, on est là, début du du Québec, ben,、si、es le début du centre du Québec, jusqu'à Sherbrooke. Ben, si t'es le début du centre du Québec, t'es à peu près à moitié, donc, vous êtes à peu près comme le cul du Québec. Parce qu'on s e n c r <rire> i、si、s s e on est dans le milieu. Vous autres, vous, avez, vous êtes pognés avec les Indiens du nord de. de ben là, wow, Shari Pot,、oui, euh, vous avez une réserve pas mal plus proche que nous autres. Ça,、si、on n'en parle pas.、Ouais, c'est tabou, sent... ça.、Ouais, c'est très ça tabou.、Va. Parce qu'on en a deux, pas une. <rire> oui, c'est vrai, vous en avez deux. Il y a un、deux. char de police qui est spécialement conçu à cet effet entre les deux, puis il a maintenant le droit de nous arrêter partout. <rire> bon, ben ça reste tabou. Ben oui, tu te fais poigner par un espèce de char américain n o i r e pis tu la q u i t t e C'est quoi ça que ça rien t de rien de trouver? Seigneur, c'est les GI américains. Ils sortent quasiment avec le gros c r i s e de chapeau pis. Et comme les chéris. u e t out of your car, sir! o k c'est bon. Et c'était Slowdvane avec、euh, The Doors of Hades, tiré de Origin de 2006. Puis l y a n i c o l e t t e tu sens du Québec. <rire> b <Bon>, Okay, on <rire> le sait, là. <rire> Et en début de bloc, on a eu、euh, Warbringer avec la pièce Abandoned by Time,、euh, tirée de l'album Waking into Nightmares de 2009 sur Century Media. Eh oui, cette formation californienne qui doit venir aux deux semaines nous rendre visite au Québec. Parce qu'il vient rompu pour les dix prochaines années. Je sais pas, hein, mais é、euh, c o u t e m o n S'entend que c'est bon. Ça là, a été très saturé. Ça a été saturé, effectivement. Puis le p i r e c'est que j'ai réussi à les manquer dix fois. C'est bon. Eh ben, écoute-moi. Parce que malheureusement, ils sont venus avec dix bandes plates. b On s'en venait Creator Up Exodus. Ah, b e n là, je, sur, sur ce show-là, je ne le s a i s pas. Ça, ça, on n'en parle pas, ça non plus. Ça, donc, pas, on n'en parlera pas. Ça, tabou, ça. Il n était pas au centre du Québec, eux autres.、Ouais, il il était à Montréal, ça n'existe pas à Montréal. <rire> <rire> t, es, t es trop surdosé de Rocket <rire> Bazaré.、Euh, parlant de spectacle, BCI, b r a v e Concert International, présente lundi le 17 mai. Voyons,、voilà, la musique de l'enterrement est un peu forte.、Là. Lundi à l le 17 i Je pense à ça. t es plus s û r de parler. Toi, je t'ai enterré. là. Ben oui, mais je parle au t r a v a i l de ma tombe. p o s a travers de mon chapeau. p Oui, oui, oui. Donc,、euh, BCI présente Dark Tranquility en compagnie de Trade Signal, Mutinity, Mutinity Within et Incarnia. Si. Et... Oui. C'est bien, j'aime bien le nom, Incarnia. Oui, mais c'est ça, moi, je me disais. Dark Tranquility, de un, ça existe encore.、Euh, et de、ouais. deux, t as trois bandes de la première partie qui disent absolument rien. Non, mais habituellement, c'est comme ça que les groupes commencent. c e s t u n très bon. J'étais beau, j'aurais mal vu. Exemple, Dark Tranquility comme headliner. Et comme trois premières parties, je sais pas, moi, Behemoth, Moon Sorrow, puis bon, ainsi de suite.、Là. Ça aurait été Rinky, ça teams, c h i a n pour Dark Trinket des t i c e t s Ça aurait pu e c i a n C'est lundi le 17 mai, c'est au Faux-Fonds Electrique. s Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses pour y assister. C'est disponible via admission. Et、euh, le lendemain... le、euh, Non, pardon, le surlendemain, soit mercredi le 19 mai, ils seront à l'Impérial de Québec. u i Primal Fear. Oui? Euh, Quoi? Hein? <rire> Primal Fear. En compagnie de Southern Cross. Ah, ben oui, regardons ça, on les connaît a u s a u e s e Ice Vinland. Ça va être Power. Ça va être Power. Euh. Dimanche 23 mai, 19h30, à l'Impérial, 30 et 35 dollars plus taxes, c'est pour tous, via Biotech. l a c o n a Koi, compagnie de Hill, de Villain, m e r k a b a Mercaba, et Doll, seront aux Fofones électriques, mercredi le 26 mai à 19h30, il en coûtera 20 et 25 Oui, Lacuna Koi, il est en h a u d Ferme ta trappe. 20 d o l l a r s e t 25 dollars. t a x e i n c l u s e via admission. Euh, non, là, c o i là, quoi, il y a quelques bonnes pièces,、là. Non, non, mais au pire, aller, quand tu vois ça, la musique plus, la tournée est plate, j e s t e à baisser le volume, s u r la madame, c'est tout. o u i c'est pas vilain. Hypocrisy,、euh, en compagnie de Blackguard et s c a r s Ah, ben, en fait, il、euh, y a plusieurs choses, excusez-moi, ça devrait t'intéresser, toi. Hypocrisy, ça va être bon. Hypocrisy, Blackguard, Scarce, Symmetry 8 et Swashbuckle. Un autre band qui vient souvent. Qui va être surexposé, peut-être. Oui. Ben, ça prouve, ça prouve peut-être qu'ils sont appréciés. Et c'est le dimanche, c e t p e m a s t e m e n t n peut-être pas, justement. On essaie de, d pousser, de pousser, de pousser pour que ça vienne comme apprécié. Pis c'est peut-être, u、euh, n investissement à la compagnie de disques, à un moment donné. C'est、euh, le promoteur. On a comme, on a comme investi dans ton b a n n mais C'est Pas que c'est pas bon ton affaire, c'est que ça lève peut-être pas. là. C'est quand le promoteur trouve un filon intéressant. Parce qu'on s'entend-tu quand tout pis. o i est a m u s a c o r d Swashbuckle, c'est pas le band le plus connu au monde n o n n s les s c e s m é t a l l e s e s Comme Warbringer, si t'aimes pas le trash pur et dur, oublie ça. là. Non, non, mais é c on u t e o s'entend-tu qu'il n'est pas crazy. C'est connu, mais c'est un, un trash qui est plus, beaucoup plus européen que. La sonorité, la, la, la, la sonorité oui, mais de la s o n r i t é Oui, c'est quand même pis t'as u t a graines qu'il y a dedans. Oui, oui, je comprends. Mais il reste une chose, c'est que quand on a trouvé u n un ban qui est relativement apprécié pis u que, écoute, je veux dire, les deals sont là pour les, pour l'avoir. Par, par contre, ça a, le, le, je dirais l'envers de la médaille qui e s t p e u t ê t le double tranchant du couteau, qu'à un moment donné, une surexpo, s u r e x p o s u comme ça,、euh, Ça fait les faibles du p o p un peu, hein. c'est pas une question,、ah, c e que t a s t t o u j o u r s Parce que, mettons, quand tu prends un squash bocco qui est venu comme Warbringer une dizaine de fois en première partie, tu vas-tu rester toute ta vie en première partie? Il y a encore ça. Tu sais, à un moment donné, faut il faut peut-être, regarde, fait dix fois que tu viens, prochain coup, tu peux pas venir en. Ouais, mais regarde, il、euh, y a une chose qu'il faut comprendre aussi, là, c'est que Warbringer, qui vient de Californie, fait peut-être pas nécessairement des premières parties en Californie dans son patelin. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Peut c'est sûr qu'ici au Québec, bon, c'est une formation qui a été découverte dans les dernières années, une formation qui est appréciée, qui donne un bon show. Mais il reste que.、Euh, c'est pas, pas un band Deadliner encore. b e n pas ici. Puis ça deviendra pas un band Deadliner. Peut-être pas. Parce qu'il n'y a peut-être pas un marché pour ce type de métal-là.、Euh, parce que moi, j'ai remarqué que le trash au Québec, même au Canada, Euh, oui, ça, ça a marché beaucoup un、euh, certain nombre d'années. Ça fait un retour en force, mais c'est pas le. Tu i c'est le d e b t qui marche. Oui. C'est carrément ben, le d e b t Écoute,、euh, généralement, en Amérique du Nord, le dette est, est, est plus fort que le trash. Est le, ça, le trash c'est une、ça. belle place quand même.、Là. Euh, mais le dette est plus fort pour... Tu sais, être... quand tu dis qu'il y a des bandes de black metal ultra o b s c u r qui passent en avant de tout ça, c'est parce que là, on se pose des questions. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Il était, il était à une époque dans les années 80, 90. Euh, début 90, que le trash était vraiment le top.、Mm. Tu sais, En Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, c'était le trash qui fonctionnait, qui faisait virer les, les festivals, les spectacles. Parce que nous autres, on s'entend, toi, toi puis moi, on, le trash, ça, c'est notre musique qui pas mal de prédilection. Oui, j'entends là-dessus. On tripe là-dessus.、Ouais, ouais. là mais on n'est pas des m i l l i o n s Non. mais on est on n'en pas. C'est des m é t a l l e u x Oui, tout le monde.、Euh, Va bien aimer entendre 3-4 tours d'Exodus, 3-4 tours de c i 3-4 tours. À un moment donné, ils vont d on arrête là. Ben, en général, Sinistrose, en tant qu'amateur de métal, on n peut pas dire qu'on est des billions non plus à être amateur de métal. Non, c'est ça. Ben, que, il, il, au, il, il, déjà ouais, au départ,、ouais. on retranche avec les styles et ainsi de suite. Mais ça reste, ça reste quand même une musique de. Je dirais de. Pas de l'honneur, non, mais. De, De gens à part, là, de misfits, à quelque part, là, t a i s c'est sûr que le d e b t marche plus o u i Oui. Que oui. Que oui. Les... Mais, faut pas se le cacher non plus. Le d e b t a atteint un paroxysme au niveau de, de ce qui est comme,、euh, défoncer les limites extrémistes que le trash n a jamais fait. Pis u y a un petit côté aussi,、si、tu r e m a r q u e moi, j'ai remarqué, genre, comme, tu sais, avec mes, mes jeunes, p i toutes les quêtes, tu sais, e、euh, u y a une tendance de nouveaux métalleux Plus des gugus metalcore à la bolette f o n Valentine. Il、ouais, y a une a u t r e b a n d de Granby qui s'appelle Blind Witness qui fait le même genre de. C'est un petit côté que... plus、euh, emo, plus facile, ouais, plus, plus,、euh, plus accessible. a、euh, C'est、oui, c s s i b l e e c, est c est des c torcheux musiciens. Il n'y a aucun i n r o n non, non, non, non ça, mais ça, écoute, le, regarde, on s'entend. Il faut, faut, faut qu'on s'entende sur une chose sinistrose qui est la suivante. C'est que même si toi, tu avais. Je sais pas, moi,、euh, écoute, je, je, te connais, je sais que t'es, un bon musicien, que t'aurais, t'aurais le talent d'en disquer ou quoi que ce soit. Mais quelque part, si tu décides d'en faire une carrière, tu vas peut-être penser à manger. Pis u si tu décides de vraiment te mettre corps et âme dans une scène qui est nord-américaine, ben, écoute, ça se pourrait que le gars qui décide de prendre sa tutelle te dise, écoute, mon homme, tu vas faire ce que je te dis si tu veux faire de l'argent. pis fuck, si tu veux faire du d e a t pis du trash metal, tu le feras plus tard dans s i t e Project, là, m a i t e n t o n nom soit éphète. Fait que les Ballet for, My, My Ballet for Valentine, c'est un truc de rien que moi je trouve, écoute, personnellement, je trouve insignifiant. Insignifiant. Ben, il y a un public. Le preuve, c'est qu'ils en vendent des albums.、Bon, Ils en vendent y, des tickets de s p e c t a c l e c e s t tous les flots, les petits flots de a n d o s et... c'est une musique et... transitoire, Sinistrose. C'est une musique, justement, pour les plus jeunes qui font le saut entre les continues de, de passe-partout pis à tomber dans la musique qui était pop pis ton, com, commencer à tomber dans une musique plus underground, plus rock, plus metal. C'est une excellente transition pour eux autres parce que c'est pas trop brutal. Ça les amène. Ben, il y a des gouttes. Oui, oui, oui. C'est pas du p é n et m o r e là, tu sais. Ben, non, c'est pas, c s a t a n i q u e c'est a s a C'est juste o C'est comme la passe d'adolescence. C'est juste une transition, ça, là, entre l'enfance pis l'être adulte. Donc, les amateurs de ce genre de musique-là vont faire un temps pis quelques années après, ça va être final bon t e m p Ils vont swapper ça, là, tu sais. On pourrait en joncer très longtemps. Mais on n'a pas dit. Mais tout ça pour dire que Hypocrisy, Blackguard, The Scar, Symmetry, 8 et Swashbuckles seront aux Faux-Funs électriques dimanche le 30 mai à 19h. Il en coûtera 20 et 25 Taxe incluse. Via admission, et le lendemain, le 31, ils seront à l i m p é r i a l That's it, that's fucking all. Faut qu'on continue la musique, nous autres. Allons-y. À 22h, 22h14, précisément. Allons écouter de ce pas r Six Feet Under et un vieux classique de Warpath, Animal Instinct. サバのサバのあたしはすがすがすがすがすがすがすが s がすがすがすがすがすがすがすがすがすが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 オペティサバテージ、ainsi que beaucoup d'autres La。L'abri e f n a l e e m a r d 19h sur les o e s de 8 9 1 s a i t l é m e r c h n t 8 4 8 9 Mon pays,、bon, bon. 10. bon, bon bon、ce n'est pas un pays. C'est la mort. Calva, f a i r e chaud, ici. Ouais, ça, c'est ça. Alors, si、Ouh. nos c a d a n r s vont commencer à dégeler, c l ne sera pas l o n g C'est mon accent. On vient d'entendre la formation Dayside et la pièce Walk with the Devil in Dreams You Behold. Très bonne pièce tirée de l'album de Stanch of Redemption qui est paru en 2006 sur E-Rake. Juste auparavant, nous avions une demande spéciale pour John Supper, v i v a d et la pièce M-Body. Pièce bonus si on veut qu'on r e trouve sur Phobos. De 1997, Hypnotic Record, Bolt Thrower et la pièce Anti-Tank, Body a r m o r Que l'on retrouve sur Doze Wants Loyal, qui paraît en 2005 sur Metal Blade. Et étrangement, j'attends toujours le nouvel album de Bull Thrower. Ça fait quand même pratiquement cinq ans, mais bon.、Euh, on a ouvert avec Six Feet Under la pièce Animal Instinct, que l'on retrouve sur Warpath, l'album de 1997 de Metal Blade également. Il est maintenant 22h34 et le close de cette mission t'appartient. Ben, qu'est-ce <rire> par... qu'on va commencer par deux pièces qui sont très longues.、Euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de mettre le bloc au complet. Euh, la première pièce, c'est une pièce du groupe、euh, All Fader.、Euh, J'ai découvert ça.、Euh, ça faisait un petit bout que je l'avais dans, dans mon stock. Puis je m'étais jamais vraiment à, à attardé à、ouais. ça. Tu sais. Puis cette semaine, je d i Bon, regarde, je pense que. J'ai、bon, écouté a i ça, puis j'ai é t s assez incroyablement surpris. D'accord.、Euh, puis on va avoir une nouveauté. Une nouveauté, c un、oui. nouveau band.、Euh, ça fait une couple de semaines que je suis censé l'amener, mais ça fait une couple de semaines que tu me r u c h i s pas en enfer, mon <rire> pourri. C'est t r <rire> i、euh, p t i c o n、euh, le nouveau band de Tom Warrior, Tom Gabriel Fisher, si vous aimez mieux, qui était dans Salty Frost.、Mm -hmm. Euh, lui a choisi de partir,、uh, Trip Taken, à la suite de son départ de Celtic Frost,、euh, parce qu'il ne s'entendait plus avec Martin h Ain. Puis, finalement, il. Il ne s'entend a... pas grand monde, lui, là. Ben, c'est sûr que c'est un, un spécial, là. Et...、Ouais. D'après moi, monothéiste, il aurait dû laisser faire、euh, ouais. de, de revenir a v e Celtic c Frost. Tu aurais dû, garde,、euh, vont partir mes gugus. s pis... C'était un essai. Ben, c'était un essai. Non conclu, h e i Il n'a pas eu de toucher, en plus. Euh, plus euh, non. Fait qu'on va commencer avec All Fader, avec la pièce Into Nothingness sur l'album At least We Will Die Together. La pochette est assez,、euh, presque emo, mais c'est pas grave. m a i on la voit pas. Non, en o n d e on la verra pas. Mais allez taper ça, puis vous allez voir la pochette. J'vous e trouve ça un peu kétain, e s t e o u on va l'écouter quand même. Allons-y. Go. Quelle Belle découverte. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est écœurant. Elle savait que tu aimerais ça. Ça fait deux semaines que je v e u s l'amener, mais là, il. Ça fait deux semaines q u e Deux semaines qu'elle s morte, je suis pas en enfer, puis qu'il veut rien savoir de moi. Il m'a dit: va faire écouter t r i p t y c a o n à Pen Dragon. Écris-moi ton camp. Non, ça, j'ai mis la pièce la plus mollo de l'album. Ah, c'est vraiment génial. Mais c'est tout doom comme ça. C'est tout. C'est vraiment majestueux. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est de l'excellent Celtic Frost. Oui. Oui. Oui, c'est du Celtic Frost avec un autre nom. Effectivement, mais c'est vraiment bon. Vraiment bon. t puis même,、euh, c'est une pochette de Geiger. C'est l'esprit. Tu as toutes de Celtic Frost, mais il a préféré pas garder le nom. Puis je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon enfant. C'est très bien, c'est très bien.、Ouais. Fait que c'était t r i p t i c h o n avec、euh, la pièce.、Euh, In Shrouds Decade, tiré de l'album Eparistera Daimonesse, paru en 2010, début avril même. C'est frais, frais, frais.、Ah, c'est sur、euh, Prowling Death Records. Tout juste avant, on a eu All Fader avec Into Nothingness. Moi,、euh, ouais, c'est bien le... ça aussi. Oui, C'est très bon ça. C est, c est, c est... La pochette est plate, là, mais c'est pas grave.、Euh, ça fait i m o un peu. Uh, at least we will die together. Ben oui, c'est un pacte de suicide. Non,、ah、mais sais oui, je l'ai dit. Ben, en plus cheap.、Ouais. <rire> en plus cheap, m e t t o n Mais c'est pas grave. Par un 2006.、Euh, là, yé, yé, yé, yé, yé. 22h51. Ben, on va y aller avec une autre découverte qui、euh, m'est apparue、euh, récemment. C'est une formation qui s'appelle Acid Witch. Qui fait dans un dôme d'être p s y c h é d é l i q u e très gras.、Euh, c'est assez flyé. Avec, une petite,、euh, avec un soupçon de, de Yodeley Mais c'est pas s e partout. Ah, ça, ça va. Être... Fait qu'on va y aller avec une pièce、euh, qui s'intitule Swamp Spells. C'est vraiment、euh, witch, là. Tu il sais, y a même des titres genre. Euh, euh, De, de, witch tits, ou des gugus comme、vrai? ça, là. Oh, et c'est, c'est assez, assez p l a i l é tu s a C'est tout ce qu'il y a a u t o u r de la sorcière. <rire> la pochette, c'est vraiment, là, une vieille sorcière toute dégueulasse, verte, là, avec les gros, les gros v u s c l e s avec son gros c h a d r o n qui bouille, là. Pis le titre de l'album, c'est assez évocateur, c'est Witch t a n i c Hallucinations. Ouh. f a que c'est très acid e witch.、Écoutons、le、ça. mot acide est dedans, pis u le witch est dedans, très doux. Fait que, allons-y et、euh, à la semaine prochaine. Ah, c'est la dernière pièce, c'est vrai. Bien, oui. Ben, allez tous vous faire foutre, bande de cons. Ben, c'est ça que je me disais, moi aussi. On se retrouve la semaine prochaine. a Hey, salut, bye. Bye. Go.